Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 17 mars 2025. Voyons tout de suite ce que les astres vous réservent. Amis Bélier, eh bien tout d'abord... Très joyeux anniversaire si vous le célébrez cette semaine. Voilà, pensez surtout à vous entourer des gens que vous aimez, c'est le plus important. Pour les autres, encore un petit peu de patience, l'anniversaire arrive. Alors malgré quelques défis, comptez sur Jupiter pour faire face avec courage et optimisme. Ce week-end, côté relation, c'est plutôt propice à vos relations amoureuses. Alors si vous êtes célibataire, le soleil et Vénus vous ouvrent également la voie à de nouvelles rencontres prometteuses. Profitez-en pleinement et ouvrez l'œil. Côté taureau, Mercure peut créer de la confusion. Alors vérifiez tout avec soin pour éviter les erreurs, vous gagnerez du temps. Côté relations, ne vous attendez pas trop sur le plan émotionnel et professionnel. Faites le tri dans vos échanges et concentrez-vous sur l'essentiel afin d'avancer sereinement. Amis Gémeaux maintenant, voyons ce que les astres vous réservent. Ah oui, nous avons un Mercure rétrograde, alors restez patient, revoyez vos projets, double-checkez vos communications et évitez les décisions hâtives. Côté relations, ce week-end vous éblouissez, votre partenaire et célibataire, une personne retient votre attention, n'hésitez pas à explorer cette nouvelle attraction. Cancer, dès mercredi selon Mars et Uranus, demandez plus d'autonomie dans vos missions, vous pourrez alors dépasser vos objectifs. Côté relations, selon Mercure et Vénus, votre ciel relationnel demeure orageux prenez le temps d'écouter l'autre la patience et la compréhension vont apaiser les tensions Lion et eh bien Lion cette semaine oui, vous vivez un combat entre un esprit débordant d'idées et un corps bien, qui refuse de se plier. Alors n'agissez pas trop vite, non, et ne mettez pas en péril vos ambitions surtout. Côté relations, selon Vénus et le Soleil, Cupidon vous tente ce week-end. Alors toutefois, prenez le temps de la séduction parce que ce sera meilleur ensuite. Côté vierge maintenant, eh bien ni Mercure ni Vénus ne sont fiables cette semaine. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier et si vous avez de l'argent à placer, Voilà, par exemple, donc ne euh, mettez surtout pas tout au même endroit. C'est un petit conseil, ne prenez pas non plus euh, de grosses sommes. Voilà, Cette semaine, on, fait, on est un peu vigilant sur tout euh, l'aspect financier. Côté relations, en fin de semaine, vous êtes prêts à dévorer l'amour à pleines dents avec une faim de dragon affamé de câlins. Oui, oui, ça existe, je vous promets. Balance maintenant, et eh bien, déjà jeudi, vous dégagez une certaine prestance qui impressionne. Et eh bien, n'hésitez pas à user d'éloquence et à réduire au silence vos opposants. Côté relation, l'amour vous enivre. Heureusement, ce week-end, le soleil éclaire votre cœur et vous vivez des sentiments forts, mais avec plus de lucidité. Bravo Scorpion Mars vous booste, mais ce week-end, accordez-vous une pause pour recharger vos batteries. Même les plus courageux ont besoin de moments de tranquillité. Côté relation, Mercure et Vénus rétrograde vous enquiquine pour faciliter vos quotidiens. Votre quotidien, pardon, élever tout simplement le débat, oublier les mesquineries. Voilà, ça n'est pas grave. Sagittaire, ça coince, oui, parce que selon Mercure et Mars, eh bien Il ne faut pas hésiter à méditer sur vos désirs, réfléchissez-les euh, en profondeur. Voilà, c'est le moment de réévaluer vos projets et de redéfinir eh bien, vos objectifs. Côté relations, ce week-end, votre charme captive votre partenaire. Si vous êtes célibataire, un ancien amour pourrait reprendre contact. Capricorne, Saturne et Mercure vous conseillent de rester bien ancré dans le sol. Faites appel à votre stabilité et à votre patience pour ne pas vous fatiguer. Côté relations, fournissez un effort supplémentaire pour prévenir les malentendus et les dyspareils. Put, oui. Quant à ce week-end, eh bien, une aide inattendue viendra à votre rescousse, et ça, c'est chouette. Côté Verseau, maintenant, Mercure grignote vos nerfs. Pour éviter de vous laisser grignoter par le stress, eh bien, accordez-vous des moments de détente. Pourquoi pas un massage, par exemple, un bon film, une sortie ou une petite marche, une petite balade en fourré dans un parc, c'est toujours appréciable. Côté relation, dès vendredi, des explications devraient vous soulager dans une relation sentimentale. Laisser l'amour triompher, oui, il le, ça peut, ça peut, donc laissez l'amour triompher s'il est là. Et enfin, Ami Poisson, restez en alerte cette semaine car les signatures et les collaborations risquent de vous réserver de mauvaises surprises. Côté relations au travail et en affaires, eh bien, si vos interlocuteurs tentent de vous embouminer... Pointez du doigt leur dysfonctionnement avec calme. Votre phlegme apaisera. Voilà, chers amis, c'était votre horoscope de la semaine. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire comment se passe votre semaine, euh, en quoi les astres influencent votre quotidien. Revoici Gabi. On vous embrasse bien fort, et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Ciao, Ciao